Bravo tous, Nous sommes le 28 septembre 2022. Voici les grands titres de cette édition. Le Conseil national de la communication se réunit depuis ce mercredi en assemblée plénière ordinaire. Une note sur le f o n d d'appui aux médias est l'un des points à l'ordre du jour. Et le conseiller du gouverneur de l u m o n g est chargé du développement, a annoncé la suspension depuis ce mardi soir de toutes les licences d'exploitation des débuts de boissons, le temps d'attendre le rapport d'une commission ad hoc de leur réanalyse. Et à la une de l'actualité africaine, l'ouverture ce mercredi 28 septembre en Guinée du procès 13. Attendu du massacre du 28 septembre 2009. Voilà pour la la l a sommaire. Rebonjour. Toutes les licences d'exploitation à base desquelles les commerçants des boissons bras rudis augmentent d'un certain montant. Les prises officielles sont suspendues en Provence-Romongue depuis ce mardi soir. Moussa f i r i n Amvou, k i conseiller du gouverneur de l o m o n g u e chargé du développement, l'a annoncé lors d'une réunion avec les commerçants de ces boissons en compagnie du représentant provincial du ministère en charge du commerce. Correspondance Jean-Pierre Misako. Sans distinction aucune, les prix pratiqués sur les boissons de la Braroudi sont les mêmes et officiels par b o i s s o n et sur toute s l'étendue e s de la province de Lumongue. Depuis le soir de ce mardi, Moussa Fili Naombou, k u i e conseiller du gouverneur de Roumou Angéchalé r du Développement, dit qu'une commission de cinq personnes a été désignée et à trois jours à compter de son méricredi, Pour fournir un rapport où les vraies licences d'exploitation seront distinguées des fausses, c'est ce rapport qui servira de base dans la prise d'autres décisions, incluant le retrait de ces licences d'exploitation qui ne sont pas d'ailleurs synonymes de l'augmentation des prix, selon le représentant provincial du ministère ayant le commerce dans ses attributions, présent dans cette rencontre. Alors que les gérants des grands hôtels et grands bars qui se sont exprimés se lamentaient qu'ils sont injustement punis, d'autres commerçants estiment que cette mesure est de nature à assainir ce secteur Mais v o u d r a i t que le délai de trois jours donné à cette commission soit respecté afin d'éviter des pertes énormes chez certains. Il n'y a pas d'impact que je vois moi-même. Seulement, il faut que le temps prévu soit respecté. Un délai de trois jours est suffisamment bon pour la commission et pour et nous, les détenteurs d'hôtels et de bistro. Plusieurs autres questions ont été posées par les commerçants. C'est notamment l'identité des p e r c e p t e u r s des amendes depuis ce samedi dans la ville de r o m o n g u e et s'ils ne seraient pas sélectifs sur base d e critères encore obscurs. Par rapport à cette préoccupation, Moussa Fili a répondu que toute personne attrapée en train de vendre les produits braroudis à des prix non officiels est punie sans aucune autre considération. Et selon lui, l'important n'est pas de connaître l'identité des percepteurs de ces amendes, mais la provenance des quittances utilisées qui est la commune Rumongue dans le cas d'espèce. C'est à la commune Rumongue qu'il faudrait s'adresser si l'on se sent lésé, conclut Moussa Fili. Jean-Pierre Misako de Purumongue, Radio Isanganiro. Merci, Jean-Pierre Missago. Je vous le disais dans les titres, une note sur le fond d'appui aux médias est l'un des points à l'ordre du jour de l'assemblée plénière ordinaire du Conseil national de la communication. La présidente du c e i n e Sébastien n a ï m a n a a indiqué que cette assemblée de deux jours, de mercredi à jeudi, analysera aussi la demande d'agrément de certains médias suédois. La présente assemblée plénière ordinaire s'articulera sur les points suivants. Dans un premier temps, nous aurons à nous pencher sur la validation du procès verbal de l'assemblée plénière ordinaire du 29 au 30 juin 2022. Deuxièmement, nous allons revenir sur la retraite qui a eu lieu à Ngozi en août et en septembre 2022. En plus, Nous revenons sur une recommandation émise par vous-même relative à l'inventaire des différents services fournis par l'OCNC en vue de prévoir une tarification raisonnable correspondante. Vous aurez également droit à une note sur le fonds d'appui aux médias, comme nous le p r é c i s e particulièrement les dispositions des articles 58-60. Et 61 de la loi du 14 septembre 2018 régissant la presse au Burundi. La question de la carte de presse ne sera pas oubliée car nous avons besoin de connaître l'état d'avancement de sa délivrance. En dernier lieu, trois dossiers de demande d'autorisation d'exploitation nous occuperont en vue de les analyser afin de constater s'ils remplissent les conditions. pour être agréé. Vestine Naïmana, présidente du Conseil national de la communication. Et je le disais dans les titres, ce 28 septembre, le monde célèbre la journée internationale de l'accès universel à l'information. Des journalistes burundais qui se sont exprimés sur nos micros déplorent le fait que l'information officielle est parfois retenue par ses détenteurs, ce qui prive les auditeurs de certains éclairages sur des sujets qui les intéressent. Suivez ce micro, trop tard. de notre rédaction. Parfois,、euh, quand on cherche la personne qui détient l'information, la personne refuse carrément, il y a des personnes qui refusent carrément de donner l'information, de peur peut-être de, de s'exposer. Autre chose, c'est que quand on cherche l'information, on peut、euh, contacter la personne, mais une fois rencontrée, la personne ne donne pas l'information comme、euh, elle devait,、euh, devait l a donner, ou bien,、euh, carrément sur、euh, les sites, quand Nous, nous faisons des, des documentations sur les sites. On devrait pouvoir trouver ces informations. On trouve qu'il y a des informations qui ne sont pas à jour.、Et、en ce moment, on donne une information, une information qui n'est pas fiable. Aujourd'hui, je dirais, les intervenants qu'on cherche pour la production de l'émission, aujourd'hui, on dirait qu'ils ont peur, ils ont une certaine peur de s'exprimer devant les micros. Ils disent que si jamais je m'exprime et que tel m'entend m'exprimer, À la radio, ça va être un problème pour moi. Ça, ça pourrait avoir des répercussions sur ma vie. Il y a des fois où on va chercher des informations. Si je donne l'exemple, des informations émanant de la part du gouvernement. Il y a des fois où on te dit qu'il doit avoir des autorisations émanant des de, de recadres. Moi, je demanderais au gouvernement de sensibiliser la population, leur faire comprendre que le journaliste, il est là pour aider il est là pour、euh, s'informer. Afin de pouvoir informer les autres, il faut aussi que les membres du c n c e t toutes les personnes qui sont chargées de contrôler, de, de réguler, de contrôler les informations. Il faut qu'il y ait une sensibilisation au sein de la population et au sein des membres étatiques afin de savoir que le journaliste n'est pas un ennemi mais il est un ami. C'était le micro-baladeur de la rédaction Issanganiro. En bref, les vendeurs exerçant au petit marché de Nyakaviga en commune Mokaza de la mairie de b o u j a m b o u r a disent travailler dans de mauvaises conditions puisqu'il n'y a pas de toiture alors que la saison pluvieuse s'annonce. Le chef de la zone Nyakabiga leur demande de rejoindre d'autres marchés en attendant que l'administration trouve un autre site. Et certains participants à l'atelier de sensibilisation au programme national de reconversion professionnelle en faveur des dignitaires politiques et publics, ce mardi, proposent le droit des indemnités de fin de mandat à ces dignitaires pour une bonne adhésion au dit programme. Le directeur général de l'Office b u r u n d a i s de l'emploi et de la main-d'œuvre, OBM, parle de son côté de l'encouragement du gouvernement à part patronat légal à l'épargne de l'intéressé au cours de. e son mandat. Et avant la chronique sur le message de h a n nous ouvrons la rubrique internationale de cette édition, 13 ans après le massacre du 28 septembre en Guinée. l e procès très attendus o u v r e ce mercredi 28 septembre. Le 28 septembre 2009, en effet, des milliers de personnes s'étaient rassemblées au stade de Conakry pour exprimer leur refus d'une candidature à la présidentielle de Moussaladis Kamara. Alors, chef de l'agente, la manifestation avait été violemment réprimée par les forces de sécurité. Selon une enquête de l'Organisation des Nations Unies, au moins 156 personnes ont été tuées ce jour-là. 109 femmes violées, de nombreuses personnes battues et des dizaines de manifestants sont toujours portés disparus. Dimanche matin, Ce week-end, donc, Moussadadis Kamara, une des 11 personnalités politiques et militaires d'Oran inculpées et incarcérées, est rentrée à, Conak à Conakry après plusieurs années d'exil pour participer. À ce procès.、Et、en République démocratique du Congo, l'ancien conseiller stratégique du président Félix Tshisekedi, Vidye Chimanga, a été remis en liberté mardi soir, 27 septembre. Ce proche du président avait été placé en détention à la prison de Makala mercredi dernier après la diffusion d'une vidéo compromettante où on le voit proposer un accès aux mines en échange d'une commission. La vidéo avait été tournée en caméra cachée et révélée par une enquête du journal suisse L'OTAN et un consortium de journalistes, The Organized Crime and Corruption Reporting Project, spécialisé dans la lutte contre la corruption. Place maintenant à la chronique sur le message de haine. Parle, rassure-moi. Toute personne peut être critiquée car chacun aura besoin d'avoir des conseils après tout dans la vie. L'important est de savoir comment formuler sa critique en évitant surtout des insultes. Dr Guillaume Daikengurutse, professeur en sciences politiques et relations internationales, propose que la critique se fasse d'une manière constructive visant l'intérêt général. Sinon, dans le cas contraire, les insultes à l'égard des leaders surtout peuvent conduire à des conséquences fâcheuses. Francine de Hokugayo. La critique est toujours nécessaire dans la vie. Mais selon le p r o f e s s e u r d'université en sciences politiques et relations internationales, Guillaume n d a i k e n Gurutse, l'essentiel est de savoir la formuler sans intention de nuire. Il y a de la critique qui est constructive. D'ailleurs, elle est toujours nécessaire. C'est pourquoi les leaders ont souvent des conseillers et des conseillers qui, en quelque sorte, peuvent jouer ce rôle, peuvent un peu critiquer. Et il est possible de le faire. Seulement, il faut trouver la bonne manière de le faire. La critique n'est pas toujours mauvaise. Il y a moyen de Formuler des critiques à l'égard des dirigeants, à l'égard de tel ou tel autre dirigeant, mais il est très important de pouvoir bien formuler le message. Les critiques ne doivent pas être dirigées vers les personnes, mais plutôt sur leurs actes, en évitant surtout l e s insultes et injures. En critiquant surtout, il ne faut pas avoir des critiques ad hominem, comme on dit. Il ne faut pas avoir des critiques qui sont dirigées vers les personnes. Il faut plutôt se focaliser sur leurs actes. S'il s'agit de la mauvaise critique qui est formulée d'une manière, je d'abord i r i incorrect t et outrageuse, ça peut ça a d conduire à des poursuites judiciaires parce que la diffamation, l'injure, c'est fini par la loi. Mais aussi, lorsque tu critiques une personne, en même temps en l'insultant, en même temps en l'injuriant, tu pousses la personne à être dans une posture défensive et à ignorer complètement tes critiques, même quand il y a dans cette critique des éléments qui sont fondés. c h e r c h e r à se focaliser sur ces actes pour que ces actes puissent être orientés vers l'intérêt général, pour éviter d'envenimer la situation parce que lorsque Tu critiques en utilisant des insultes, des injures, tu pousses le leader à mettre en place des moyens de répression qui ne sont pas souvent nécessaires. D'après Dr. Ndai Kengouloutse, les leaders aussi peuvent trouver dans les propos tenus à leur égard des éléments constructifs. Tu as un mandat que tu as et tu as été mis en avant parce qu'on te reconnaît certaines qualités qui te distinguent des autres. Donc parfois il faut surpasser ces injures qu'on reçoit et essayer de voir si dans ces critiques qui sont formulées il n'y a pas d'éléments. qui de de pas Un leader, leader? leader étant quelqu'un qui est dans une position de représentation des autres doit en principe être respecté, même la façon de lui exprimer son désaccord doit être polie. Merci, Francine n d i o k u g a i Nous revenons sur l'information que je disais en bref. Certains participants à l'atelier de sensibilisation au programme national de reconversion professionnelle en faveur des dignitaires politiques et publics de ce mardi ont proposé l'octroi des indemnités de fin de mandat à ces dignitaires pour une bonne adhésion au dit programme. Jean d o Dieu, il a causé de la télévision Issanganiro, était là pour nous. s e s participant s à l'atelier de sensibilisation sur le programme national de reconversion professionnelle en faveur de dignitaires politiques et publics. Et mettent certaines propositions pour une bonne adhésion au du programme. Entre autres, le président du Parti Alliance pour la paix, la démocratie et la réconciliation APDR prône pour l'octroi des indemnités de fin de mandat à ces derniers. À ces mandataires politiques et publics, il devrait y avoir des indemnités de fin de mandat qui leur permettraient de débiter leurs projets. Au lieu de créer s ce fonds déjà cité pour les accompagner, je c r a i s que cette situation puisse créer du vol à la fin de leur m a n d a t si le retour à leur p o s t e d'origine ne sera plus possible. Selon le directeur général de l'Office bondé de l'emploi et de la main-d'œuvre OBEM, la commission qui a réfléchi sur le programme a milité pour l'encouragement à la pension avec une part patronale égale à la part individuelle épargnée. On a proposé au niveau du programme que, par exemple, un dignitaire va cotiser、euh, de son propre gré, par exemple, je dis par hasard, 15% ou 10%. On va alors plaider au niveau de l'État, au niveau de, du gouvernement, pour que si quelqu'un a quand même accepté de serrer les, la, la ceinture en donnant ces 15% pour、euh, son épargne, pension complémentaire, On va plaider au niveau de, du gouvernement pour que le gouvernement aille à la même hauteur la part patronale, donc la part du gouvernement, qui fera à la fin de son mandat, qui fera le point de départ pour son propre emploi. Le programme national de réconversion professionnelle touche selon son directeur général toutes les personnes en âge de travailler. Jean de Dieu, il a causé les 13h12 minutes à Bojambora et sur Yuri a n g a n i l o C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je vous en rappelle les grandes articulations avant de nous séparer. Le Conseil national de la communication se réunit depuis ce mercredi en assemblée plénière ordinaire. Elle a inscrit à son ordre du jour l'analyse d'une note sur le f o n d d'appui aux médias. Et le 28 septembre chaque année, c'est journée internationale de dédiée l'information, la l'accès à à l Le ras-le-bol par rapport à la rétention de l'information par les officiels. Et le conseil du gouverneur de l'Omongue, u chargé du développement, a annoncé la suspension depuis ce mardi soir de toutes les licences d'exploitation de début s de boisson b r a r o d y Le temps d'attendre le rapport d'une commission ad hoc de leur réanalyse et à la une de l'actualité africaine, c'est l'ouverture ce mercredi 28 septembre en Guinée du procès très attendu du massacre du 28 septembre 2009.